Tu la mine triste et les joues Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une amantine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, trompe te voir. Je sais bien que tu l'adores bon, bon, Et qu'elle a des jolis yeux bon, bon, Mais tu es trop jeune encore bon, Pour jouer les amoureux bon, Et gratta, gratta sur ton mandolino Mon petit bambino Ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et canta, canta de ta voix caline Mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux Elle ne te prend pas au sérieux Avec tes cheveux si blancs bon, Tu as l'air d'un chérubin bon, bon, bon, bon, Va plutôt jouer au ballon bon, bon, bon, bon, Comme font tous les gamins bon, bon, bon, bon, bon, Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes Tu peux pencher sur ton oreille de casquette Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira L'amour et la jalousie bambino, bambino. Ne sont pas des jeux d'enfants Et tu as toute la vie bambino, bambino. Pour souffrir comme les grands Et gratta, gratta sur ton mandolino Mon petit bambino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 Dans douce de se bras pleurer bon